Je suis toutes les femmes Je vis vos joies Et vos mélodrames Je suis sentimentale Et parfois femme fatale aussi Que l'on me condamne Si mon cœur s'enflamme Devant les projecteurs Qui me vise en plein cœur chaque nuit. Je suis toutes les femmes, je chante, je danse et tout est... Je vis mes chansons à travers les saisons de ma vie Je suis toutes les femmes J'aime les paillettes, les strass, les télégrammes et le silence règne dans la nuit je suis toutes les pas je vis vos joies et vos mélodrames je suis sentie. Mon cœur s'empla Devant les projecteurs qui me visent en plein cœur chaque nuit De pailletten, de staf, de soirées de de première, de filaïne en de derde. En ma vie de stad dans le loin. Je suis toutes les femmes, je suis toutes les femmes. Je suis toutes les pas